Après deux heures de soins pendant lesquelles Eugénie quitta vingt fois son ouvrage pour aller voir bouillir le café, pour aller écouter le bruit que faisait son cousin en se levant, elle réussit à préparer un déjeuner très simple, peu coûteux, mais qui dérogeait terriblement aux habitudes invétérées de la maison. Le déjeuner de midi s'y faisait debout. Chacun prenait un peu de pain, un fruit ou du beurre, et un verre de vin. En voyant la table placée auprès du feu, l'un des fauteuils mis devant le couvert de son cousin, en voyant les deux assiettes de pain, le coquetier, la bouteille de vin blanc, le pain et le sucre amoncelés dans une soucoupe, Eugénie trembla de tous ses membres en songeant seulement alors au regard que lui lancerait son père s'il venait à entrer en ce moment. Aussi regardait-elle souvent la pendule afin de calculer si son cousin pourrait déjeuner avant le retour du bonhomme. « Sois tranquille, Eugénie. Si ton père vient, je prendrai tout sur moi, » dit Mme Grandet. Eugénie ne put retenir une larme ma bonne mère, s'écria t-elle, je ne t'ai pas assez aimée. Charles, après avoir fait mille tours dans sa chambre en chantrenant, descendit enfin. Heureusement il n'était encore que onze heures. Ne Parisien, il avait mis autant de coquetterie à sa toilette que s'il se fût trouvé au château de la noble dame qui voyageait en Écosse. Il entra de cet air affable et riant qui s'ied si bien à la jeunesse, et qui causa une joie triste à Eugénie. Il avait pris en plaisanterie le désastre de ses châteaux en anjou, et aborda sa tante fort gaiement. Avez-vous bien passé la nuit, ma chère tante, et vous, ma cousine Bien, monsieur, mais vous, dit Madame Grandet, moi, oh parfaitement. Vous devez avoir faim, mon cousin, dit Eugénie. Mettez-vous à table. Mais je ne déjeune jamais avant midi, le moment où je me lève. Cependant. J'ai si mal vécu en route que je me laisserai faire. D'ailleurs, il tira la plus délicieuse montre plate que Breguet ait faite. Tiens, mais il est onze heures, j'ai été matinale. Matinale dit Madame Grandet. Oui, mais je voulais ranger mes affaires. Eh bien, je mangerai volontiers quelque chose, un, un rien, une volaille, un perdreau. Sainte Vierge cria Nanon en entendant ces paroles. Un perdreau se disait Eugénie, qui aurait voulu payer un père de tout son pécule. « Venez vous asseoir, lui dit sa tante. » Le dandy se laissa aller sur le fauteuil comme une jolie femme qui se pose sur son divan. Eugénie et sa mère prirent des chaises et se mirent près de lui devant le feu. « Vous vivez toujours ici ?» leur dit Charles en trouvant la salle encore plus laide au jour qu'elle ne l'était aux lumières. « Toujours ?» répondit Eugénie en le regardant excepté pendant les vendanges. Nous allons alors aider Nanon et logeons tous à l'abbaye noyée. Vous ne vous promenez jamais? Quelquefois, le dimanche après vêpres, quand il fait beau, dit madame Grandet. Nous allons sur le pont ou voir les foins quand on les fauche. Avez vous un théâtre? Allez au spectacle, s'écria madame Grandet. Voir des comédiens. Mais monsieur, ne savez vous pas que c'est un péché mortel? Tenez, mon cher monsieur, dit Nanon en apportant les œufs, nous vous donnerons les poulets à la coque. Oh. Des œufs frais, dit Charles, qui, semblable aux gens habitués au luxe, ne pensait déjà plus à son perdreau. Mais c'est délicieux. Si vous aviez du beurre, hein, ma chère enfant. Ah. Du beurre. Ben, vous n'aurez donc pas de galette, dit la servante. Mais donne du beurre, Nanon, s'écria Eugénie. La jeune fille examinait son cousin coupant ses mouillettes et y prenait plaisir autant que la plus sensible grisette de Paris en prend à voir jouer un mélodrame où triomphe l'innocence. Il est vrai que Charles, élevé par une mère gracieuse, perfectionné par une femme à la mode, avait des mouvements coquets, élégants, menus, comme le sont ceux d'une petite maîtresse. La compatissance et la tendresse d'une jeune fille possèdent une influence vraiment magnétique. Aussi, Charles, en se voyant l'objet des attentions de sa cousine et de sa tante, ne put-il se soustraire à l'influence des sentiments qui se dirigeaient vers lui en l'inondant, pour ainsi dire. Il jeta sur Eugénie un de ses regards brillants de bonté, de caresse, un regard qui semblait sourire. Il s'aperçut en contemplant Eugénie de l'exquise harmonie des traits de ce pur visage, de son innocente attitude, de la clarté magique de ses yeux, où scintillaient de jeunes pensées d'amour et où le désir ignorait la volupté. « Ma foi, ma chère cousine, si vous étiez en grande loge et en grande toilette à l'opéra, je vous garantis que ma tante aurait bien raison, vous y feriez faire bien des péchés d'envie aux hommes et de jalousie aux femmes. » Ce compliment étreignit le cœur de Jenny et le fit palpiter de joie quoiqu'elle n'y comprît rien. <rire> « Mon cousin Vous voulez vous moquer d'une pauvre petite provinciale Si vous me connaissiez, ma cousine, vous sauriez que j'aborde la raillerie. Elle flétrit le cœur, froisse tous les sentiments. Et il goba fort agréablement sa mouillette beurrée. Non, je n'ai probablement pas assez d'esprit pour me moquer des autres, et ce défaut me fait beaucoup de tort. À Paris, on trouve moyen de vous assassiner un homme en disant il a bon cœur. Cette phrase veut dire. Le pauvre garçon est bête comme un rhinocéros. Mais, comme je suis riche et connu pour abattre une poupée du premier coup à trente pas, avec toute espèce de pistolet et en plein champ, la raillerie me respecte.